Vous aimez l'informatique, les jeux vidéo et les choses branchées Vous n'avez qu'un seul fichier à télécharger. .com. CNX.zip comprend toutes les chroniques technologiques CNX diffusées à Assemblage requi. Gadgets, sites web, logiciels, critiques, nouvelles, robots, musique de jeux vidéo. CNX.zip, c'est l'émission la plus de la radio, en direct les jeudis à 10h.